Mais qu'en stage 1, notre prophète est Muhammad ibn Abdullah, bin Abed al-Mutalib, bin Hashem, ibn Abed al-Munaf, bin Quzi, bin Kalbab, bin Mura.